de l'Odiernes, une gabarre de 1934 rénovée par un chantier brestois et bien sûr c'est un reportage RTL de Patrice Gabard. Installé sur son immense remorque à quelques mètres du quai l'Odiernes sent toujours les sur de bois à la peinture après trois mois de chantier et 10 000 heures de travail Yann Mofret, gérant du chantier du Guip à Brest, la référence des charpentiers de marine. Une gabarre, c'est un bateau de charge un bateau de transport de marchandises et celui-ci était destiné à faire le fret et le courrier entre Brest et Odiernes en 34. Chaque pièce est réfléchie, tracée, comparée à celle qui est à côté. Et donc c'est ce qui fait qu'on y passe beaucoup de temps, avec aussi la nécessité de rendre étanche, et sûr. C'est un bateau, ça va en mer, il y a des coups de vent. Quand on construit un bateau, on pense au pire. le Guernet va donc retrouver la mer cet après-midi et intégrer du même coup l'immense encyclopédie de Brest 2016, une encyclopédie de 1100 bateaux des plus belles marines du monde, à 1, 2, 3 ou 4 mâts l'intérêt d'un bateau, à chaque fois, même une gabarre, qui est un bateau finalement assez frustré et assez simple, un bateau de paysans de la mer, même un petit peu, c'est témoigner d'une histoire qui est singulière et de pouvoir le restaurer en respectant cette histoire. Et donc, il y a des milliers d'histoires, chaque bateau raconte une histoire différente et chaque histoire est à écouter. Et dans un an, cette gabarre permettra d'initier des jeunes gens à la marine à voile. Reportage <rire> RTL de Patrice Gabar à Brest. En hélicoptère, en bateau et pourquoi pas en avion solaire, Solar Impulse 2 a atterri ce matin en Égypte après deux jours de vol depuis l'Espagne. C'est l'avant-dernière étape de son tour du monde. La dernière étape l'emmènera à Abu Dhabi où il était parti le 9 mars 2015. Formidable aventure. On termine avec les courses cet après-midi à Anguin. Voici les pronostics de Bernard Glass. Le 2, Tell Me no Lies. Le 9, Orient Horse. Le 10, Viva Lover. Le 8, Unique de Liton. Le 6, Juliano Rags. Le 16, Pioneer Gare. Le 14, Perfect Power. Et le 15, rouille Boss. 2, 9, 10, 8, 6, 16, 14, 15. Les pronostics de Bernard Glass pour le quintet à Enguin et la dernière minute de Bernard, c'est le 10. Viva l'over Viva l'over Merci Isabelle Choquet et vive les auditeurs de RTL. Merci à tous. 6 500 000 auditeurs chaque jour qui nous écoutaient. RTL, première radio de France sur tous les critères d'audience selon la dernière vague avril-juin de Médiamétrie qui a été publiée il y a une petite heure maintenant et nous souhaitons particulièrement la bienvenue aux 150 000 auditeurs qui nous ont rejoints depuis un an. Et vous allez voir, on est bien sur RTL. On est très bien, dans quelques secondes, avec Laurent Deutsch euh, au fil des rues, sa chronique estivale qui nous emmène dans les rues de Paris. RTL 9h11 La fille de Brooklyn, le nouveau roman de Guillaume Musso, une critique enthousiaste. Bernard Lehu, RTL, Guillaume Musso confirme avec une diabolique efficacité son virage polar. Une intrigue tirée au cordeau. Le Figaro, une course-poursuite haletante. Frisson garanti. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso, un livre XO, numéro 1 des ventes. Et si on parlait Renault Service Ah, l'addition Claire, euh, ça t'ennuie si on partage Je dois remplacer mon pare-brise et du coup, ce mois-ci, ça va être un peu difficile. Pipo, pipo Pardon Bien essayé, mais chez Renault Service, la franchise est offerte pour le remplacement du pare-brise. Vous savez bien que vous ne paierez rien. Ah, super Un remplacement de pare-brise ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Offre réservée aux particuliers sur tous les véhicules Renault et Dacia dans le réseau participant, voire condition en point de vente. Alerte forte chaleur tous à votre bouteille de saint yor En buvant ceinture quand il fait très chaud, vous faites le bon choix pour vous hydrater. Grâce à sa richesse exceptionnelle en minéraux, ceinture est l'eau idéale pour votre corps pendant l'été. Avec ceinture cet été, ça va fort, très fort. Et si vous tombiez dans le coma Le coma des mortels. Un coma dont vous sortiriez avec une incroyable envie de tuer. Le coma des mortels. Le coma des mortels, le plus assassin des romans de Maxime Chatham, chez Albin Michel. RTL Au fil des rues Avec Laurent Deutsch Sur RTL Bonjour Laurent Bonjour Jérôme Alors au fil des rues Grâce à vous Laurent Deutsch Qui connaissait si bien Paris C'est une balade dans la capitale Une anecdote Qui nous raconte L'histoire de France Et ce matin C'est la rue De la grande truanderie Et oui parce que C'est une rue Qui est unique à Paris Il euh, n'y a pas d'autre exemple. Figurez-vous que c'est une rue qui d'un côté s'appelle la rue de la Grande Truanderie et de l'autre côté, sur l'autre trottoir, elle s'appelle la rue de la Petite Truanderie. Vous allez nous expliquer pourquoi, peut-être juste avant quand même, euh, pourquoi la Truanderie Mais Tout simplement, comme son nom l'indique, c'était une rue qui était mal famée. Il y avait beaucoup de truands, de voyous, de voleurs qui s'étaient installés ici dès le Moyen Âge. Parce que figurez-vous, pour vous situer, que la rue de la Grande Truanderie se situe dans le premier arrondissement de Paris. Hein, on est dans le voisinage des Halles. Donc évidemment, qui dit Halles, ventre de Paris, centre du commerce, dit beaucoup d'argent échangé, ça attirait évidemment les appétits les plus, les plus louches et donc des voyous, des voleurs, des malfrats se sont positionnés non loin de là pour préparer des mauvais coups, ça a été ici dans, ces, dans cette rue de la Grande Truanderie qui était une, une véritable cour des miracles à l'époque on, on se fait détrousser, on se fait tuer aussi dans cette rue Ah c'était un véritable coupe-gorge vraiment une rue redoutée, alors figurez-vous au Moyen-Âge qu'il n'y avait pas de nom de rue hein, euh, sur les murs, mais la tradition orale faisait le, était suffisante et vous disiez attention non non non, évitez cette rue, ça s'appelle la rue de la Grande Truanderie parce qu'il n'y a que des mauvais mecs là-bas, mauvais coucheurs et des tristes cires à éviter de toute urgence. Et c'est resté. Et c'est resté. Et c'est resté. Alors il y a une autre étymologie possible du mot euh, truanderie. Un truand, c'est un vieux mot français qui veut dire voyou. Mais ça vient aussi du mot treillage, qui euh, voulait dire euh, le, le le le fait de l'action de percevoir la, une taxe sur les marchandises acheminées au hall. Voilà. Donc entre le percepteur d'impôts et le truand, le mot treillage, il y a un pont, une passerelle qui n'est peut-être pas impossible à franchir. Que je, je vous laisse je euh, franchir. Bon que je vous laisse franchir. Alors donc ces deux noms de rue pour une seule rue. Selon le trottoir sur lequel on se trouve, qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, l'explication est toute simple. C'est qu'en fait, autrefois, il y avait deux rues distinctes. Il y avait la rue de la Petite Truanderie et la rue de la Grande Truanderie. Seulement, le pâté de maison qui séparait ces deux rues s'est effondré au début du XXe siècle. Depuis, on ne l'a jamais rebâti, on l'a jamais reconstruit. Donc, l'espace ainsi élargi est devenu une seule rue, un peu plus évasée, qui s'appelle donc d'un côté la rue de la Grande Truanderie et de l'autre côté la rue de la Petite Truanderie. Voilà. Que je regarde sur le plan parce que je ne sais pas du tout comment ça. Comment on... Eh bien, vous verrez, mais bizarrement, Sur le plan, quand vous tapez sur sur un navigateur, rue de la Petite Truanderie, vous allez vous retrouver rue de la Grande Truanderie. Merci Laurent et à demain. Et merci à vous. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Lafon. Ce petit air d'accordéon, ce petit air de musette, ça vous donne pas envie d'aller danser ce soir avec les pompiers. Nous oh sommes oui. le 13 juillet, le bal des pompiers ce soir. Le bal des pompiers. Exactement. Nous saluons Bruno Guillon et Caroline Diamant, nous dansons Oh écoutez, nous irons danser ensemble. Alors j'espère que vous aurez des chaussures compensées parce que je risque de vous ruiner les pieds quand même, cher Jérôme. <rire> Bonjour. Bonjour. Bonjour, <rire> Bonjour Caroline. <rire> Caroline, vous dansez Oh bah oui, divinement. Bon, ben je vous présenterai Jérôme. C'est comme je danser. suis à l'origine du premier tsunami. <rire> bon, Caroline Jérôme, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir demain. Attends. À demain matin, à demain. merci à vous. Au Bonne revoir. journée. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Ah, sur un air de musette. <rire> <rire> Faudrait qu'on essaye de danser, de faire un pas de danse quand même Bonjour euh, à tous oui, Dans le bal des pompiers, c'est quand même les pompiers que je préfère J'avais bien compris Vous êtes sur RTL, vous êtes sur la première radio de France Et les sondages sont tombés aujourd'hui sur tous les critères RTL est la radio la plus écoutée Non Caroline, on ne pourra pas dire que c'est grâce à nous En tout cas pas grâce à moi, je suis arrivé lundi Mais je oui, sais que vous va... œuvrez dans les grosses têtes De notre ami Laurent Ruquier qu'on embrasse Qui a battu des records d'audience On l'embrasse, on le félicite Bravo Laurent, on t'aime Et je salue euh, mon pote Julien Courbet, que vous retrouvez d'habitude cette saison à cet horaire, qui a également caracolé en tête des audiences. Et euh, cher Julien, nous allons prendre soin de cette tranche pour te la rendre dans l'état dans lequel nous l'avions trouvée à la rentrée le 29 août. Oui, non, on va vraiment faire en sorte que ce soit euh, le plus proche possible de ce qu'il nous a laissé. Elle est là avec moi ce matin. Caroline Diamant. C'est joli comme musique d'accueil, mais regardez pas comme bah ça. Ah non, je suis un peu déçu. Ah bon, alors Caroline Diamant. <rire> voilà, comme ça je peux faire un petit twerk, vous voyez. <rire> ce préfère. matin, une nouvelle fois, vous allez pouvoir jouer avec nous, et ce jusqu'à 11h. Alors, plusieurs moyens pour nous joindre, Caroline. Tout à fait. Un téléphone, quoi qu'il arrive. Oui. 3210, on appelle. Si vous préférez envoyer un SMS, c'est simple. Vous envoyez le mot RTL au 74900. Et si vous voulez papoter sur les réseaux sociaux, ben, c'est le hashtag RTL Quiz. Nous sommes, nous vous rappellerons, où que vous soyez, il vous suffira d'une minute, une minute chrono qui vous permettra d'aller, soit dans, à Disneyland Paris. Oui, mais j'aime cette chanson. Et vous aurez également la possibilité, peut-être, de gagner 1000 euros cash. Moi, j'ai envie qu'on attaque l'émission en jouant tout de suite, Caroline. On en joue, appelant. on joue, l'été, c'est fait pour ça. Ouais, on appelle tout de suite quelqu'un qui, euh, qui s'est inscrit. Bah, tiens, euh, au 32-10. On appelle là, maintenant. Si vous vous êtes inscrit, le téléphone sonne peut-être chez vous, c'est sans doute nous. Il faut oui. répondre. Allô? Oui, Bruno, comment ça Ça va Grégoire et vous-même, bienvenue sur RTL. Caroline est à mes côtés. Bonjour Grégoire Bonjour Caroline Vous habitez du côté de Villeneuve-d'Ascq C'est ça, juste à côté de lui. D'accord. Que faites-vous dans la vie Quel âge avez-vous J'ai 26 ans et je suis commercial. D'accord. Il y a des vacances en prévision pour cet été ou pas Délicat. Pardon C'est délicat, je pense, je pense ah, pas pouvoir en prendre cette année. C'est délicat les vacances. Oui, et je voudrais avoir une pensée pour la plupart des gens qui nous écoutent ce matin et qui partiront pas en vacances. Il y a 60 des Français qui partent pas. Ben, on va être là pour vous tous les jours, Grégoire. Séjour à Disneyland Paris, c'est pour un week-end, d'accord Avec trois personnes, c'est pour quatre donc. C'est tout frais payé, l'accès pour les deux parcs. Vous serez logé au Sequoia Lodge Hôtel. Autant vous dire que vous allez très bien dormir, vous allez très bien manger et vous allez vous amuser dans les différentes attractions. Pour gagner cela, il va falloir tenter en une minute de répondre aux questions que va vous poser Caroline Diamant, d'accord Un maximum ça. de bonnes réponses vous permettra à 10h de décrocher ce premier voyage. Mais attention Si, en plus, vous cumulez 10 bonnes réponses d'affilée, je rajouterai un chèque de 1000 euros. Je rajouterai. Moi aussi, je rajouterai. Enfin, ce sera lui et moi. Bon, alors, Pro vous signature. savez quoi Vous mettez 900 euros, je mets 100. <rire> euh, parce que j'ai le alors sens on du, fait du moite partage. Moite. <rire> Grégoire, une minute, est-ce que vous êtes prêt On y va. Eh bien, c'est le premier quiz de l'été, de la matinée. C'est parti. Dans la bande dessinée, comment s'appelle le chien de Tintin Milou Quel présentateur télé a épousé l'ex Miss France Nathalie Marquet euh, Jean-Pierre Pernod De quelle région la choucroute est-elle une spécialité Alsace Dans la famille Bélier, de quel chanteur Paula reprend-elle le répertoire euh, Loan, Loan euh, le Ou euh, Comment appelle-t-on le bout du museau du chien Le museau Quel alter égo à la casquette verte du plombier Mario Luigi Comment appelle-t-on des mots qui se lisent dans les deux sens on oh, ne connaissait plus. Les deux enfants de la série Bonne Nuit les Petits s'appelaient Nicolas et Pimponel. Dans quelle ville d'Europe se trouve le Royal Albert Hall en... À Londres. Quel révolutionnaire a été poignardé dans sa baignoire en, 780... en 1793 Aucune idée. À quel pays se rapporte l'adjectif nippon Japon. Quel écrivain est l'auteur de la bête humaine Aucune idée. Dans quelle ville se trouve le pont des Soupirs aucune idée. Et c'était Venise. Et son nom vient du fait que les condamnés traversaient ce pont et donc soufflaient avant leur condamnation, le pont des soupirs. Ah euh, bon euh, bon. bah écoutez, je savais pas que c'était pour une raison aussi triste. Eh bah si, si, si. Alors ce qui est rigolo, c'est que les amoureux ils passent alors que Mais <rire> alors qu'à la base, c'est plutôt quelque chose d'assez glauque, en fait. Ah, c'est pour ça que les mariages terminent en divorce <rire> si ça. souvent. <rire> bon, c'était donc Venise. Grégoire, on va voir dans quelques secondes combien de bonnes réponses vous avez données à Caroline. Je vais revenir sur de euh, trois de vos réponses justement. à quel pays euh, se rapporte l'adjectif nippon Vous avez dit le Japon, c'était une bonne réponse. Par contre, juste après, vous avez passé pour l'auteur de La Bête Humaine, il s'agissait d'Emile Zola. Dans La Famille Bélier, de quel chanteur Paula reprend-elle le répertoire Je vous aurais demandé quelle est l'actrice qui joue ah, Paula Louane, ouais, ouais, ouais. je l'aurais accepté, sauf oui. que là, c'était le répertoire de Michel. Je ne m'en suis pas, je veux... Michel Sardou. Comprenez bien. Je vole, Sans fumer, sans alcool Je vole. Comment s'appelle le bout du museau du chien Vous avez répondu ah, le museau Et non, c'est la truffe C'est mon surnom dans le métier truc je sais pas pourquoi Vous voulez que je vous dise, ça vous va très bien Comment appelle-t-on des mots qui se lisent dans les deux sens C'est un palindrome Palindrome. Ou enfin... kayak ou kiwi Non, sinon ça fait iwik <rire> e et ça n'a rien ouais, à ouais. voir ça marche pas, ouais. kayak, Et enfin, quel révolutionnaire a été poignardé dans sa baignoire en 1793 C'était Marat, assassiné par Charlotte Corday Tout à fait Cette bonne réponse, c'est pas si mal Grégoire Vraiment C'est ah, le score problème, à battre mais... en tout cas C'est le score que d'autres auditeurs d'ici 10h du matin vont tenter de battre Pour vous empêcher de gagner ce séjour à Disney Je vous rappellerai tout à l'heure à 10h du matin Pour vous annoncer la nouvelle Mais dans un premier temps on vous offre une montre RTL, d'accord C'est très gentil, c'est possible d'en avoir une femme pour une âme Eh ben écoutez, il y a... Oh un bah oui, c'est tellement gentil un homme qui demande une montre pour sa femme plutôt que pour lui. Mais peut-être que c'est pour lui. <rire> euh, non, non, je j'ai pas, pas ce genre de goût. Je là, ne mais... souhaite pas <rire> m'immiscer. Grégoire, on vous embrasse, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Au revoir vous, Grégoire. Vous voulez jouer avec nous, vous avez une minute, bah vous pouvez nous appeler là maintenant 32-10, c'est le grand quiz de l'été sur RTL. Midas, à 40 ans. Justement, je dois changer mes pneus. Vous feriez bien un petit geste. Mieux. Un gros geste. Oh, ça m'intéresse. Du 11 au 23 juillet, chez Midas, le deuxième pneu continental est à moins 40%. Moins 40% Ah oui, c'est beaucoup mieux. Mais attention, les quantités sont limitées. Eh J'irai demain. À mieux. J'y vais tout de suite. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur Midas.fr. C'est le livre de vos vacances. Mes chères filles, je vais vous raconter de Marisa des ski. Ses chères filles, ce sont Valeria et Carla, ses fiertés, célèbres, indépendantes et généreuses. Dans son livre, Marisa Bruni Tedeschi leur raconte sa jeunesse dans l'Italie fasciste, ses grandes histoires d'amour et sa passion pour le piano. Loin des clichés, elle parle aussi de son fils disparu, Virginio, et dévoile les secrets du Cap-Nègre et de l'Élysée. Mes chères filles, je vais vous raconter de Marisa Bruni Tedeschi, Les confidences d'une femme libre, un livre Robert Laffont barbe rouge chez Monsieur Bricolage. Besoin d'un coup de main. Diotre, il faut que je protège ma peau du soleil. Je viens de me faire tatouer une petite licorne. Regardez. Ah oui, c'est très viril. Pour profiter pleinement de l'été, je vous propose le parasol déporté Alto, 3 mètres de diamètre avec manivelle à 69 euros. 69 euros À l'abordage Et je ne vous ai pas montré mon autre tatouage. Il est juste ici. Non, oh, regardez ça va. Ici, je vous en oui, non. Y non, non Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Participant sur monsieurbricolage.fr Et voilà le bijou dont je vous parlais. Grand volume intérieur, tout confort pour une famille. Et c'est orienté plein sud. Ah bah, nord-sud, est-ouest, c'est comme vous voulez. Ah, j'adore. Et le prix. Ah bah, vous allez l'adorer aussi. En ce moment, profitez de la Nissan Pulsar avec une reprise Argus plus 4500 euros. Remise 1500 euros et reprise véhicule condition Argus plus 3000 euros pour commande Nissan Pulsar 9, sauf visia et série spéciale ou limitée. Jusqu'au 30 septembre chez les concessionnaires participants. Nissan, innover autrement. Carrefour. Tristan, tu sais qu'il te va trop bien ce t-shirt Mais toi, t'as trop la classe avec cette chemise. Et eh ben alors, on a fait les soldes Bah oui, en ce moment, c'est la troisième des marques chez Carrefour. Il y a 70% de remises immédiates sur tous les articles du rayon textile déjà soldés. Je sais, regardez tout ce qu'on a pris avec Claire. Ah là, les filles, vous avez fait très fort. Les soldes continuent dans vos hypermarchés Carrefour. Profitez de 70% de remises immédiates sur tous les articles du rayon textile déjà soldés. Vos magasins sont ouverts demain. Liste et magasins participants sur carrefour.fr. Jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. RTL, le grand quiz, le grand quiz de l'été. Bienvenue sur RTL, c'est le grand quiz de l'été, 32-10 pour jouer avec nous. Vous envoyez RTL au 74-900, ça marche aussi, ou alors avec le hashtag sur les réseaux sociaux, RTL quiz. Oh, J'ai l'impression d'être dans Beach Party de George Lang. Voici les maisonnettes, c'est sur RTL. I found it, Ça donne envie de chanter. Bon, alors chez vous, peut-être que vous allez chanter juste. Hein, ici, forcément, je suis désolé, mais j'ai pas cette qualité-là. De Maisonnette Et je faisais allusion à Beach Party. Georges Lang, vous retrouverez ce soir sur RTL à partir de 22h30, comme chaque soir de la semaine. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire Ah ouais, mais ça j'ai pas. Euh... Non, euh, oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins. Des voisins Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande, cherche peintre pour repeindre mon couloir, et hop tes voisins te répondent. Allovoisin.com Besoin d'un service D'un coup de main pour la maison Le bricolage ou le jardinage Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com C'est très utile un voisin. C'est la fête nationale chez Intermarché. Et pour fêter ça en beauté, votre Intermarché est exceptionnellement ouvert jeudi 14 juillet. Oui, oui, Intermarché est ouvert demain. Alors, venez vite en profiter. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Retrouvez la liste des magasins ouverts jeudi 14 juillet sur intermarché.com. Renaud nous parle de son livre « Comme un enfant perdu ». J'ai enfin trouvé les mots pour dire ma vie, ma colère, mes souffrances. Ces mots, je les ai sur le cœur depuis tant d'années. Des livres sur Renault, il y en a eu beaucoup, mais un livre de Renault, c'est la première fois. À tous ceux qui ont espéré mon retour, j'ai voulu dire l'homme que je suis, la vérité. Comme un enfant perdu, un livre bouleversant, un livre XO, numéro 1 des ventes. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Vraiment pas le moment. Parce qu'une diarrhée n'arrive jamais au bon moment. Découvrez Smectalia, suspension buvable en sachet prêt à l'emploi. Un médicament indiqué dans le traitement de courte durée de la diarrhée aiguë, de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans. En complément des mesures diététiques, lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, consultez votre médecin. À prendre à distance des autres médicaments. Smectalia. Je refuse de faire cette radio. Vous voyez ce que vous me faites dire. Force C Max avec Clim, Jean Talu, Bluetooth, régulateur de vitesse pour 199 euros par mois, pour un Force Max Je suis peut-être un comédien, mais je ne peux pas dire n'importe quoi non plus. Si, si, le monospace Ford C Max EcoBoost de 125 chevaux et tous ses équipements est bien à 199 euros par mois. LOA avec premier loyer de 3 990 euros puis 47 loyers de 199 euros par mois, coût total siège à 21 362 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 juillet si acceptation par Ford Credit, voire Ford.fr. Moustiques, guêpes, araignées Aïe, ça pique Le spray répulsif pur essentiel anti-pique est le bouclier anti 100% naturel et efficace sans aucun insecticide chimique Son efficacité sur les moustiques les plus féroces des zones tempérées, tropicales et infestées comme le moustique tigre est démontrée jusqu'à 7 heures. Oh. Pur essentiel anti en pharmacie Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur Le grand quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant. Vous êtes sur RTL pour le grand quiz de l'été. On est ravis de jouer avec vous. Vous êtes nombreux à vous inscrire au 3210 ou alors en envoyant RTL au 74 900. Et nous, on vous rappelle et le téléphone va sonner. Je ne sais pas où. Je ne sais pas qui j'aurai. C'est peut-être vous, décrochez. Je, des... Je vous mets des cigales. Vous avez une minute chrono. N'oubliez pas, tout peut arriver. Oui, bonjour Bonjour Nathalie. Oui bonjour Caroline. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ravi de vous avoir en ligne. Écoutez, euh, vous savez que vous allez jouer avec nous. Est-ce que oui. je peux vous demander d'où vous nous appelez? De Fontaine, à côté de Grenoble. Très bien. Et qu'est-ce que vous êtes déjà en vacances ah ou alors? Euh, ah, en au vacances travail. depuis hier soir. Assistante maternelle. Oh une nounou. Oh oui. Enfin j'adore. Euh, vous, de... vous avez un petit nom de nounou ou pas? Non, même pas, non, non, nounou quoi D'accord, très bien, parce que souvent voilà. on, on, on donne un nom à, à, à sa nounou euh, Si elle s'appelle euh, par exemple à Claudine, on dit nounou cloclo, -clo, des choses comme ça eh Oui, peut-être qu'ils sont trop petits pour vous donner encore un surnom Peut-être y a un âge où on ne parle pas, C'est vrai, c'est vrai Bon, Nathalie Oui Je vais vous poser des questions pendant une minute Oui D'accord Un maximum oui. de bonnes réponses vous permettra de repartir à Disney avec euh, avec trois personnes, peut-être euh, des enfants, hein, du coup vu que vous êtes l'assistante maternelle. C'est genre pour quatre personnes à Disney, euh, oui. il faut battre euh, le record que nous avons eu avec notre précédent auditeur, c'était Grégoire, il nous a donné sept bonnes réponses il y a une dizaine de minutes, d'accord Oui, tout à fait. Si vous enchaînez 10 bonnes réponses, vous gagnez en plus un chèque de 1000 euros. Le rêve. 10 bonnes réponses d'affilée, attention. Nathalie, on y va Oui. C'est parti. Qu'est-ce qui peut être coq, mollet, brouillé ou encore mimosa Les œufs. Dans Titi et Grominé, quel animal est Titi euh, Le canari. Le livre indien contenant toutes les positions sexuelles et le Le Kamatutra. Combien font 7 x 8 euh, 56. Comment appelle-t-on la loi du silence en Corse euh, Je ne sais pas. De quelle planète vient Superman euh, Krypton. Comment appelle-t-on le petit de l'âne Euh... Là, non. Quelle ville était le point de départ du Tour de France cette année euh, Le Mont-Saint-Michel. Quel est le fruit tombé sur la tête du savant Newton euh, La pomme. Qui a réalisé le film Les Valseuses Euh... Je passe. Que signifie le sigle PMU Euh... Je passe. Comment s'appelle le meilleur ami de Scooby-Doo dans le dessin animé Euh... Salut. Combien de bosses a un chameau Euh... Une. Pompéi a été englouti par l'éruption de quel volcan Euh... Le Qui imite star et politique Tous les matins à 8h50 sur RTL Laurent Gérard Bien sûr, notre ami Laurent Gérard Bon, et eh bien Caroline, avant de donner le nombre de bonnes réponses de notre amie Nathalie, j'aimerais que nous revenions sur, euh, bah sur ces mauvaises réponses. Eh oui, et puis il n'y en a pas beaucoup des mauvaises réponses. Hein. Ça me paraît pas mal du tout, du tout. La loi du silence en Corse, c'est l'omerta, que nous respectons tous. Bien sûr, et nous saluons le... nos amis corses. Quand je dis le mot « corse », j'ai toujours <rire> Nos amis Corses. Corses, Corse, vous redit de C'est-à-dire, si même à un moment dans le jeu, je dis attention, les questions se corsent, ça part automatiquement. J'embrasse nos amis Corses. Moi aussi. <rire> Qui a réalisé le film Les Valseuses C'est Bertrand Blier. Mmh. Alors, euh, le Paris Mutuel Urbain, Et la signification de l'acronyme PMU Enfin euh, Combien de bosses a un chameau Il y en a deux Et je peux vous donner une petite combine Pour vous en souvenir à chaque fois Dans chameau il y a deux syllabes Et il y a deux bosses sur l'animal Et dromadaire donc il y a euh, Dromadaire, il y a quatre syllabes Et donc il y a quatre bosses Non c'est juste pour chameau Du coup on sait que l'autre n'en a qu'une Quelle andouille ce Bruno tu sais C'est une vanne de mon fils Anatole que j'embrasse Qui me dit combien de bosses a un chameau qui s'est cogné Il en a trois. Ah. Très bien je Il vois aura une il grande a... carrière Dans l'humour Je crois qu'il a deux. <rire> écoutez en tout cas C'est magnifique Parce que ça vous fait 10 bonnes réponses Ah super Nathalie 10 bonnes réponses C'est plutôt une bonne nouvelle Tout à l'heure euh... oui, oui, oui, oui. Avant 10h du matin On vous aura à l'antenne Là pour l'instant Vous êtes en bonne place Pour gagner le séjour à Disney super. Mais dans un premier temps On vous offre une montre RTL D'accord Merci beaucoup Est-ce que je pourrais avoir Une petite photo délicacée De vous deux que j'adore Eh bien écoutez Vous savez quoi Le temps de les fabriquer euh, Oui c'est-à-dire que... Vous savez, aujourd'hui, c'est facile d'avoir les photos, mais malheureusement, on utilise tellement nos, nos smartphones que je, je ne sais pas très bien comment dédicacer. Mais on va ou alors se débrouiller. Je vais avoir mon téléphone avec un feutre indélébile. Nathalie, gentil, on, va, on va trouver un moyen, on vous embrasse. Merci à vous, bel été. Merci, merci à vous beaucoup. aussi. Vous restez sur RTL et puis vous pouvez jouer avec nous. Il euh, y a le hashtag également RTL Quiz sur les réseaux sociaux, on va s'en servir dans quelques minutes, je vais vous expliquer, bougez pas. Ah. À tous ceux qui pensent que le 14 juillet, ce n'est que des feux d'artifice. Eh bien c'est faux Du 14 au 17 juillet, Conforama vous offre 50 euros par tranche de 300 euros d'achat sur tout le magasin. Et c'est en plus des soldes Ça vous en met plein la vue là, hein Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur tous les produits hors cuisine. Voir conditions et liste des magasins ouverts le 14 juillet sur Conforama.fr Pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien, Fred, non, non, moi, je suis sûr d'avoir le moins cher. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur norauto.fr. Je ne dis pas à ma femme, mais j'ai rien prévu pour les vacances. T'as bien fait. Bah, pourquoi Parce qu'avec Croisière de France, cet été, toutes les croisières sont à partir de 649 euros. Non. Et c'est tout inclus. Et gratuit pour les enfants. Non. Si Et si tu réserves deux cabines, c'est moins 40%. Oh, alors là, tu me sauves. Tu me remercieras à bord. Croisière de France, liberté, beauté, bonheur. Renseignement en agence de voyage. Oh, Pinocchio chez Monsieur Bricolage, besoin d'un coup de main J'ai encore perdu mon nez, il faudrait me le fixer une bonne fois pour toutes Pour une fixation réussie, voici la perceuse sans fil 18V Enel avec ses deux batteries lithium et son coffret de 200 accessoires pour 99,99€ ,99€ en exclusivité chez Monsieur Bricolage 99,99€ ,99€ Je suis sans voix Oui, mais au moins vous avez un nez maintenant Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets Quantité limitée, conditions et participants sur monsieurbricolage.fr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 J'ai perdu 12 kilos avec Comme J'aime 12 kilos, c'est l'équivalent de 12 bouteilles de lait Vous imaginez, avant c'était comme si je portais en permanence toutes ces bouteilles Pour marcher, monter les escaliers, j'étais toujours épuisée Avec Comme J'aime, je me suis enfin débarrassée de ces 12 kilos Et je me sens légère Comme J'aime, ce sont de vrais repas bien équilibrés, livrés à domicile Ça marche, on perd ses kilos Appelez le 0800 507 507 et bénéficiez d'un mois gratuit En plus, en cadeau, une ceinture vibrante amincissante 0800 507 507, un mois gratuit Appel gratuit depuis un fixe RTL, RTL, le grand quiz de l'été. Ah. Guillon, Caroline Diamant. Vous avez la page Facebook de l'émission, c'est la page le grand quiz de l'été pour nous retrouver avec Caroline. Calo Gero tout de suite, un jour au mauvais endroit sur RTL. Et chez Centre, bon, le sud de Grenoble. Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Kevin, c'est mon pote, on est inséparable. J'ai un job, moi je vis simplement. Radio de France, bienvenue sur RTL. C'était Calogero. Le grand quiz de l'été sur RTL. Et je le disais, en plus du 32-10, l'équipe très dynamique du standard RTL vous accueille ce matin, vous attend si vous voulez jouer il y a les CMS, vous envoyez RTL au 74 900 et donc il y a le hashtag, le mot dièse, RTL quiz un seul Z à quiz on a fait un petit truc hier qui nous a beaucoup amusé avec Caroline, on vous a demandé de prendre des photos on a demandé de prendre des selfies et on a choisi un auditeur d'RTL parmi ces selfies qu'on a contacté en message privé pour avoir le numéro et on l'a appelé pour jouer on va refaire ça ce matin, ah oui. moi j'ai envie que vous preniez une photo de l'endroit où vous vous trouvez Donc pas forcément avec vous sur la photo Mais oui, vous êtes où en ce moment Mais sortez des toilettes comme même <rire> <rire> Juste parce que bon c'est le matin Vous savez comment c'est On est plus fragile <rire> Et vous postez cette photo avec le hashtag RTLQuiz Donc soit sur Twitter, soit sur Facebook Je vous ai donné la page tout à l'heure On jouera avec vous là, après vous avoir sélectionné Entre 10h et 11h Puisqu'on parle de jouer. Coup de fil maintenant Vous êtes inscrit au 3210 ou par SMS, le téléphone sonne chez vous, c'est RTL qui vous appelle, vous avez une minute, vous pouvez gagner un séjour à Disney. Et 1000 euros. Oui, allô Allô Stanislas Stanislas Oui, oui je suis là. Eh bien écoutez, moi aussi, ça tombe bien, vous êtes en direct sur RTL. D'accord, bonjour. Eh bien soyez le bienvenu, car je dis à moi et à mes côtés. Bonjour Stanislas, bonjour à tous les deux. vous portez mon prénom préféré au monde, je crois. C'est vrai ah. J'adore ce prénom. Genre. Stanislas, vous allez jouer avec nous Déjà vous partez avec un euh, bon a priori de Caroline Diamant Peut-être qu'elle va être du coup plus sympathique dans ses questions Peut-être ah, Peut D'accord. Stanislas, vous habitez où, vous faites quoi dans la vie Alors j'habite à côté d'Evreux Et je travaille donc sur Rouen dans les ressources humaines C'est-à-dire euh, Gestionnaire de contrat de travail D'accord Très bien. Donc voilà. Stanislas, la seule chose que vous allez avoir à gérer maintenant, c'est votre nombre de bonnes réponses aux questions que va vous poser Caroline. 10 okay. est un minimum à atteindre, puisque pour l'instant, Nathalie, qui a joué avec nous il y a une dizaine de minutes, a eu 10 bonnes réponses. Entendu, ouais. Si vous avez 10 bonnes réponses, c'est une bonne nouvelle, vous serez à égalité, on va essayer de vous départager. Mais surtout, si vous avez 10 bonnes réponses à la suite, vous pouvez gagner 1000 euros cash. Ok. Stanislas Oui, je une suis minute. prêt. Eh bien écoutez, elle aussi, Caroline vous pose les questions, c'est parti. Au billard, quel instrument sert à frapper les boules Une queue. Quel animal est pixou euh, Je passe. À quelle marque correspond ce slogan Parce que je le vaux bien. L'Oréal. Qui a écrit le Da Vinci Code euh, Je passe. Quel film culte ressort aujourd'hui en salle dans une version restaurée Euh, euh, euh, oh, je ne sais pas Quelle célèbre bataille causa la perte de Napoléon Ier Euh. Guattaro. Que mesure un baromètre euh, La température. Comment se ah, nomme non. la. Comment se nomme non. la petite principauté située dans les Pyrénées Holder. Au casino, comment s'appelle la personne qui distribue les cartes Un croupier. À l'époque d'Astérix, comment s'appelait Paris vitesse. Quel légume désigne au sens figuré un mauvais film euh, Un avis. Quel journaliste présente l'émission des racines et des ailes sur France 3 euh, je, euh, je passe non. La Laisse sublime Carole Gessler. Oui, vous allez retrouver oui, oui. tout l'été sur RTL, chaque week-end à 11h pour mes chers compatriotes. Bon, Stanislas, vous vous sentez comment Il est dur dur quand même <rire> Ah tu as des questions que je... qui me sont venues après donc... Bah oui je me doute Parce que l'animal Picsou c'est oui. un... un canard. C'est un canard C'est eh oui. le plus grand boss de toute la ville Picsou Picsou C'est le plus puissant de Bon ça c'était euh, le canard de Picsou Qui a écrit le Da Vinci Code Vous allez voir je suis sûr qu'en se posant un peu Les réponses vont venir d'elles-mêmes Le Da Vinci Code Et oui, j'ai un trou de mémoire, je l'ai lu en plus L'énigme autour du portrait de la Joconde Orchestrée par Dan Brown Dan Brown, c'est ça, ouais C'est euh, donc là que vous avez passé Alors le film qui ressort aujourd'hui en salle Dans une version restaurée C'est vrai qu'on en a parlé dans le journal d'RTL ce matin Il Plus de entendu. 17 millions d'entrées à sa sortie en 1966 Il 15 ans avant ma naissance ouais. <rire> Pourquoi vous riez parce que, parce que vous m'amusez Caroline, voilà Parce que, parce que j'ai de l'amour pour vous et que je masque ça avec un sourire pour pas que vous craquiez au bout de, de trois jours. La grande vadrouille oui, oui. avec les scènes cultes que l'on connaît, le duo Bourville, Louis de Funès. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est bon, moi. Vous, vous, vous, c'était bien là-bas. Vous c'était bien, enfin c'est comme comme ça. Dites-moi. Vous... J'ai l'impression d'être à la fin de l'émission dans le dans le bureau du directeur d'RTL. <rire> <rire> vous c'était très bien. Vous c'était vous c'était très bon. Bon et enfin, euh, que mesure un baromètre bah, Là vous l'avez oui, oui, oui, oui, vous l'avez oui, oui, eu la pression euh, parce que vous m'avez dit température c'est la pression atmosphérique. Oui, oui, oui. Stanislas, cette bonne réponse. Ok Bon, vous Une savez quoi montre On vous offre une montre RTL, bien sûr Mais c'est gentil C'est un plaisir Jean, on, Je vous en prie, et nous vous en prions On vous, on vous souhaite ah, de passer un bel été Stanislas, on vous embrasse hein. Merci à vous aussi cher. Vous au restez au sur RTL, c'est ah, le grand quiz de l'été Et nous allons jouer à nouveau juste après ça Bricodépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Multi-couche. Grand froid. Isolant mince. Protection thermique. Été-hiver. Prix fin. 3,80€ euros le mètre carré. La qualité, le prix. Bricodépôt, l'essentiel en deux mots. Isolant mince, 23 composants, garantie 10 ans, à seulement 3,80€ euros le mètre carré, soit 57 euros le rouleau. Arrivage en quantité limitée à partir du 13 juillet dès 7 h Rendez-vous en dépôt et sur Bricodépôt.fr. Ouverture exceptionnelle le jeudi 14 juillet dès 8 h hors dépôt Alsace-Moselle. Valise, Mais on parque un week-end Bah Une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrable en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société Protectrice des Animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en Confiance. Avec RTL. Midas a 40 ans. Justement, je dois changer mes pneus. Vous feriez bien un petit geste Mieux.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 En vacances, vous êtes détendu. Oh ouais Vous êtes insouciant, on peut même dire que vous n'hésitez pas à prendre des risques. Allez, c'est les vacances, on y va. Vous essayez des sports extrêmes. Allez, parachute ou pas, je me lance Vous osez aborder des filles à qui vous n'auriez jamais adressé la parole. Hey, salut mademoiselle. Et quand vous voyez une barrière de passage à niveau qui se ferme, bah forcément, vous prenez le risque. Allez, ça passe ça... Sur les rails, le danger est plus rapide que vous. Soyez attentifs au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Pour faire plaisir à sa femme, Fabrice a une super idée. Il va enfin isoler ses combles en profitant de l'ouverture exceptionnelle de son Bricomarché le 14 juillet. Vous avez des idées Bricomarché, à les prix Jeudi 14 juillet, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 10% de vos achats à partir de 50 euros et 15% à partir de 100 euros, et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire, moins cher Horaire d'ouverture dans les magasins participants RTL Le grand quiz de l'été Vous êtes chez vous, vous êtes euh, au travail, vous avez deux petites secondes pour prendre une photo avec votre smartphone, ben faites-le et puis vous postez cette photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTL quiz. Vous mettez un seul Z à quiz et nous allons choisir cette photo. On veut savoir où vous vous trouvez en ce moment en Exactement. train d'écouter RTL. On choisit une photo, on vous contacte en message privé et vous allez jouer en direct avec nous juste après 10h pour tenter de gagner un séjour à Disneyland de Paris pour quatre personnes. Pour l'instant sur RTL, c'est Peter Gabriel. sur RTL, la première radio de France Salisbury Hill RTL, le grand quiz de l'été Vous êtes là, nous sommes là on va jouer, on s'amuse le 3210 pour vous inscrire 74 900 par SMS vous envoyez le mot RTL Et vous avez la chance, alors ça c'est une chance incroyable, de parler à Bruno Guillon <rire> ou à moi-même. Et je pense que ça, ça peut être le summum de, de vos vacances. <rire> en toute modestie. Bon allez, on appelle. On appelle. On appelle quelqu'un en France qui s'est inscrit. Si le téléphone sonne chez vous, répondez. En une minute, vous pouvez gagner des séjours à Disney et de l'argent. 1000 euros cash. Mais faut 10 réponses d'affilée. J'ai l'impression que ça rentre maintenant, vous avez un peu la technique. Ah ouais, du jeu. non, mais je m'entraîne toute la nuit, hein, mon garçon. <rire> attendez, pas de repos pour le guerrier. Oula, ça sent le répondeur. Ça sent le je passe à côté de 1000 euros, ça sent. Est-ce qu'on peut laisser le message Bonjour, vous êtes ouais. bien au taxi Veuillez ah. me laisser votre message après le bip sonore. Merci. Alors, je crois qu'elle s'appelait Patricia. Non, bah, mettez pas une musique gay derrière, euh, elle va passer à côté de l'appel RTL. Non, coupez la musique, coupez la musique, je vais mettre une autre ambiance. Patricia. Patricia, vous étiez en direct sur RTL. Patricia, nous vous appelions pour jouer au grand quiz de l'été, mais hélas, vous êtes sûrement en train de faire une course, vu qu'elle est chauffeur de taxi, et vous passez à côté, peut-être de 1000 euros peut-être à côté du voyage à Disney. Je suis désolé, nous ne manquerons pas de tenter de rejouer avec vous avant la fin de cet été, on vous embrasse. Au revoir. Vous connaissez vous connaissez, vous connaissez ce vieil adage qui dit « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Oui. Et il y a quelqu'un, certainement, quelque part Qui se réjouit, On il a raison Nathalie en direct Notre auditrice Nathalie Qui a joué en début d'heure Nathalie qui avait cumulé 10 bonnes réponses Et qui donc va être notre gagnante De ce matin Qui va pouvoir partir à Disney Avec 3 personnes Puisque c'est ce que nous vous offrons tous les jours Un séjour à Disneyland Paris Vous êtes logé à l'hôtel Sequoia Lodge Nathalie Oui Assistante maternelle à Fontaine à côté de Grenoble. Oui, toujours, c'est ça. J'ai envie de vous dire, c'est gagné! Voilà! Allez, allez Trop super, trop super, vraiment je suis trop contente Est-ce que vous avez déjà eu la chance d'aller à Disneyland de Paris Non, non, non, jamais, jamais. Bon, alors déjà dites-moi, vous partez en famille, comment ça se passe Oh bah je pense sûrement, avec mes enfants qui maintenant sont grands Mais ils sont quand même très contents d'y aller de toute façon Quel âge Grand comment euh, 18 et 12 ah, oui. 18 et 12 ans, d'accord Bon, Nathalie, voilà. vous allez pouvoir partir avec les deux Moi l'avantage à Disneyland Paris, c'est que même aujourd'hui, à mon âge un peu avancé J'ai 22 ans 45 pardon excusez-moi je lisais dans l'obéissance. on est toujours un enfant quand on arrive à Disney c'est un truc extraordinaire voilà. et donc vous allez pouvoir faire les nouvelles attractions notamment Ratatouille euh, qui est juste extraordinaire on s'occupe de tout vous avez l'accès pour les deux parcs et en ce moment il y a la fête givrée oui la fête givrée de la reine des neiges où on entendra certainement quelqu'un beugler libérer délivrer enfin beugler ouais. chanter <rire> vous savez quoi en voulant vendre cette opération je savais qu'il fallait pas que je vous confie le micro euh, Caroline Nathalie bon séjour à Disney on vous Écoutez, je remercie Madame RTL que j'écoute tous les jours de l'année. Voilà. Et ben ça fait plaisir. Merci de votre Merci. fidélité. Allez, vous restez sur RTL. On va rejouer là dans quelques minutes. À tout de suite. l'agence de rencontre immobilière qui va te faire enfin aimer ta recherche de logement. Si as envie d'un appart, va voir CityA.com. Si CityA.com Blabla .com blabla y -bla -car, bla -bla car Bonjour, vous êtes Marc pour Biarritz Bonjour Lucille, montez, les vagues n'attendent pas. Ah vous êtes surfeur Je vais en faire pour la première fois. Et moi c'est mon premier covoiturage. Et retiens bien, le regard toujours vers l'horizon. Merci, c'est cool d'être tombé sur un conducteur prof de surf. De rien, c'était sympa de faire la route ensemble. Un trajet est plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, covoiturez pour le 14 juillet. Proposez vos places libres, c'est plus d'économie et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr. Bon, alors voyons cette pub SO enregistrée. Quoi On peut gagner le nouveau Porsche 718 Boxster juste en faisant le plein Bah oui Nico, c'est SO quoi. Oh mais c'est dingue, non Bon écoute, on est pressé là. Ok. Faites le plein dans votre station SO participante et gagnez peut-être le nouveau Porsche 718 Boxster et plein de cadeaux Porsche. Conservez votre reçu et rendez-vous sur carburant.so.fr. Ça va Ça marche Oui. Ça roule même Jeu avec obligation d'achat du 17 juin au 31 août 2016. Toutes les modalités sur carburant.so.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. SO. RTL. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. Ah. 2000 garages, caosseries et devis en ligne. Vous écoutez la première radio de France, bienvenue sur RTL, il est 10h. Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. C'est aujourd'hui que Theresa May va devenir la deuxième première ministre de l'histoire du Royaume-Uni. Elle aura la mission compliquée de mettre en oeuvre le Brexit, faire en sorte que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne. Theresa May, actuelle ministre de l'Intérieur du gouvernement conservateur, va prendre ses fonctions moins de trois semaines après le référendum. David Cameron présentera sa démission officielle à la Reine Elisabeth II après une dernière séance de questions devant le Parlement de Westminster en fin de matinée. À la suite, Theresa May se rendra à son tour, auprès de la souveraine pour qu'elle lui confie le soin de former le nouveau gouvernement. Le dernier bilan de l'accident de train en Italie fait état de 22 morts et de 43 blessés. C'est la conséquence d'une collision frontale entre deux trains dans la région des Pouilles. C'est l'un des pires accidents ferroviaires qui a frappé l'Italie ces dernières années. Les secours sont toujours sur place et se sont activés toute la nuit sur les lieux de la catastrophe. Le ministre italien des Transports Graziano Del Rio a annoncé l'ouverture d'une enquête. On l'a appris il y a quelques minutes, la Cour de justice européenne va se statuée sur le, le voile au travail. Et justement, selon l'avocat général Sharpstone, le règlement de, de travail d'une entreprise qui impose à une travailleuse dotée son foulard islamique lors de ses contacts avec la clientèle constitue bien une discrimination directe illicite. C'est ce qu'on apprend à l'instant. La date a bien été arrêtée. L'état d'urgence prendra fin le 26 juillet prochain. C'est le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoès qui le confirme ce matin. La France avait été placée en état d'urgence vous le savez depuis les attentats du 13 novembre dernier et prolongée à trois reprises. C'est un événement assez rare. Des gendarmes d'élite du groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, le célèbre GIGN, s'en prennent vivement à leur chef, le colonel Hubert Bonneau. Dans une lettre anonyme, les gendarmes lui reprochent d'être peu courageux et de ne pas avoir engagé ses hommes au Bataclan lors des attentats du 13 novembre. Cette lettre de trois pages a été adressée au patron de la Gendarmerie Nationale, Denis Favier, et révélée par le canard enchaîné. Cap sur la présidentielle pour Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie tenait un meeting hier soir à la mutualité à Paris. Trois mille militants étaient présents. Ce mouvement, personne ne l'arrêtera, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. C'est la phrase prononcée hier soir par Emmanuel Macron et qui agace déjà au sein de l'exécutif aujourd'hui. Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Anguien-Soisy. Pour le prix de l'Opéra, il y a 16 partants. Voici les pronostics de Bernard Glass. Le 2, le 9, le 10, le 8, le 6 le 16, le 14, le 15 et la dernière minute, c'est le 10 Viva Lover. La météo pour cet après-midi bien agitée sur une bonne partie du pays avec notamment des pluies sur le nord-est de la France, du soleil en revanche sur les côtes méditerranéennes. Il fera 16 à Cherbourg, 18 à Lille, 20 à Bayonne et jusqu'à 29 à Nice. 162,5 km c'est la longueur de la 11 onzième étape du Tour de France aujourd'hui. RTL Tour de France 2016 L'étape du jour Christian Olivier. Et on vous retrouve Christian Olivier et Laurent Jalabert pour l'étape du jour. Bonjour à Tous les deux. Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Après votre carnet de route à 8h30, désormais, la 11e étape du Tour de France qui conduit aujourd'hui les coureurs de Carcassonne à Montpellier, 162 km 500. En fait, c'est la route des vacances pour ceux qui ne veulent pas emprunter l'autoroute à neuf. C'est la route des vacances pour euh, les touristes, pour les coureurs du Tour de France, pas encore. Aujourd'hui, euh, c'est une étape où les sprinteurs, normalement, devraient avoir le dernier mot. Montpellier, c'est souvent le cas. C'est un final très propice pour euh, un peloton groupé. Il n'y a guère que deux petites côtes de quatrième catégorie sur une étape Somme toute pas très longue. La difficulté, elle peut venir du ciel avec le vent. Une météo un peu capricieuse en ce mois de juillet qui peut avoir son incidence. Mais je crois que les équipes de sprinters auront un cœur de contrôler. On a vu les coéquipiers de Marcel Kittel très discrets dans l'étape d'hier. Ne jamais aller se mêler à la poursuite et derrière les échapper. Je pense qu'aujourd'hui, avec les lotos Soudal d'André Greppel à mon avis, il y aura une cause commune pour essayer d'arriver vers un sprint massif à Montpellier. Ligne droite de 2 km, terrain d'expression idéal pour les sprinters. Une arrivée bien connue d'ailleurs du Tour de France. Les sprinters aiment gagner dans les grandes villes les villes qui marquent les, les métropoles et du coup euh, ils ont euh, de toute façon cette ambition hein. on sait que derrière il y aura le Ventoux un contre la montre et puis les Alpes des opportunités il n'y en aura pas beaucoup celle ci croyez-moi ils vont pas la gâcher Départ réel à 13h50 Laurent Jalabert. bonne journée Merci Merci beaucoup à vous deux et on vous retrouve bien sûr tout au long de la journée pour vivre la grande boucle sur RTL Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct énergie fournisseur d'électricité et de gaz Un grand merci à vous également, auditeurs de RTL. Vous êtes chaque jour plus de 6 500 000 à nous écouter. Ce qui fait de RTL la première radio de France. Merci donc pour votre fidélité. RTL, il est 10h, passées de 5 minutes tout pile. Vous retrouvez bien sûr Caroline Diamant et Bruno Guillon pour le quiz de l'été. Merci Arnaud Touche, vous savez quoi On va vous retrouver tout à l'heure à 11h. Je Avec le sens. plaisir. À tout à l'heure. <rire> C'est Flavie. Soutenir les Restos du cœur, c'est offrir toute l'année une aide alimentaire aux plus démunis. C'est aussi leur offrir la possibilité de trouver de nouveaux vêtements ou de bénéficier d'une coupe de cheveux par un professionnel bénévole afin de les aider à reprendre confiance en eux. Pour faire un don, rendez-vous sur www.restoducœur.org On compte sur vous. Avec RTL RTL Les questions de l'histoire, le rendez-vous incontournable de Stéphane Berne tout l'été sur RTL. Tout le monde sait que l'histoire n'a pas de secret pour Stéphane Berne. Passionnante, inattendue, il nous invite à découvrir les plus grandes énigmes historiques. Les questions de l'histoire, découvrez-les cet été, du lundi au vendredi, à 7h20, 12h25 et 22h sur RTL. Et si on parlait Renault Services Ah, l'addition. Claire, euh, ça t'ennuie si on partage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 Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Bienvenue sur RTL. Merci d'être là chaque matin. Fidèle au grand quiz de l'été. La possibilité pour vous de gagner des séjours à Disneyland Paris pour quatre personnes, mais également des chèques de 1000 euros. Des chèques de euros que nous allons vous payer rubis sur l'ongle. Et mieux que le rubis sur l'ongle, il y a le diamant au micro. non. non. Je vais finir par la faire craquer. Caroline Diamant avec moi tous les matins J'adore cette chanson. Merci, Bruno. Vous avez raison. Diamant sur l'ongle. Euh, vous jouez. <rire> je la sens déstabilisée. Oui, oui, oui, oui. oui. J'ai eu un petit frisson qui m'a parcouru avec cette musique qui m'a rappelé tant de bons souvenirs. Mais vous savez, Caroline, moi qui ai l'habitude de vous écouter dans les grosses têtes d'RTL toute l'année, je sais que euh, souvent, voilà, on se moque un peu de vous, etc. J'ai décidé de rattraper ça durant tout l'été, ah, de faire de vous une princesse. Mais oui, mais alors du coup, j'ai tellement pas l'habitude, <rire> que sais. chaque fois, j'ai l'impression que vous parlez à quelqu'un d'autre. C'est très étrange. Bon, 3210 pour jouer avec nous Il y a les SMS au 74 900 Vous envoyez RTL Et puis nous l'avons lancé il y a une vingtaine de minutes On vous a dit tiens, où vous soyez Vous envoyez une photo de l'endroit où vous vous trouvez Avec le hashtag RTL quiz Et je crois justement Que c'est dans quelques minutes que nous allons jouer Avec un auditeur ou une auditrice Qui a envoyé sa photo Pour l'instant on va appeler quelqu'un en France Qui s'est inscrit par le 3210 Tout à fait, et nous sommes en train de sonner chez lui de savoir euh, s'il va répondre, s'il va gagner, il a tellement belles choses à gagner. Faudrait-il encore qu'il soit près du téléphone. On l'a Alors... eu l'exemple tout à l'heure. Ah. ah oui, Maël, bonjour. Oui, bonjour. Vous savez qui vous appelle Vous êtes sur RTL euh, Oui. <rire> oui, je fais des rimes. Excusez-moi, je suis un peu poétesse. <rire> <rire> Bonjour, belle Bonjour. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que Bruno va vous poser des questions. Vous allez enchaîner des réponses. Et puis, vous allez établir pour cette deuxième heure d'émission le record à battre. Et peut-être gagner votre séjour pour quatre personnes à Disneyland Paris. Ce que je vous souhaite. Ou alors carrément... Comme l'appelle Bruno, une cerise sur le gâteau mmh, 1000 euros cash Maël, euh, vous, vous faites quoi dans la vie Je suis étudiant en contrat de professionnalisation En comptabilité D'accord, et eh bien écoutez, voilà, 1000 euros en comptabilité Vous savez ce que ça donne, une minute <rire> Je vous pose des questions, un maximum de bonnes réponses Surtout si vous ne savez pas, vous passer pour gagner du temps d'accord Ok, très bien On y va Maël Qui a inventé Mickey et Minnie euh, Disneyland Au château de Versailles, quelle quel, quel galerie est célèbre pour ses miroirs Le Palais des Glaces. Dans quel domaine travaille un marmiton La cuisine. Comment appelle-t-on les avions qui luttent contre les incendies de forêt Les Canadaires. Quel personnage Peter Falk a-t-il incarné pendant des décennies à la télévision Je passe. Comment s'appelle la mairie de Paris The, La euh, mer, pardon, passe. la mer de Paris. Ah, Oui, dans quel sport s'illustraient George Foreman et Evander Holyfield je passe. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Bologne en Italie Les Bologniers. Grâce à quel appareil peut-on observer les étoiles euh, une, euh, Je passe. Qui a peint la série de tableaux Les Tournesols Van Gogh. Comment s'appelle la danse des All Blacks avant un match Le Haka. Dans quel pays se situe Helsinki euh, En Hongrie. Quelle est la ville patrie de la Bouillabaisse Arteuil. Un empayeur est aussi appelé plein taxidermiste vrai ou faux. Est vrai. Ouais, et je vous la compte puisque j'ai un peu bafouillé sur la mer de Paris, j'ai dit la mairie il avait perdu de petites <rire> secondes. Et non, non, moi je, je suis sur une comptabilité comme vous, mais des secondes. <rire> bon, avant de voir euh, le record que vous avez établi, Maël, on va revenir avec euh, Caroline sur euh, vos mauvaises réponses. Alors vous avez chuté sur mon lieutenant préféré au oh monde, là, là, bien sûr. Colombo, un seul qui... oeil. Ah, oui. Je suis un fan. Je l'adore Ah mais alors moi vous savez que c'est TV Brez Qui continue à oui. diffuser les Colombos. Je ne les rate jamais Ah bah oui, non mais moi non plus Vous connaissez le prénom de Colombo Euh non Franck Il a un prénom Colombo Eh oui, on le voit un moment sur sa carte Quand il... Eh non je suis... non ah oui, non pointu, non mais... je suis pointu Ah oui, pointu, mais tendance psychopathe là, Oui, carrément. exactement oui, <rire> Parce que moi, Dieu sait que j'aime bien, je les ai tous vus dix fois Mais vous voyez, j'ai jamais rencontré sa femme quand mais même Je ne sais non plus Alors, euh, George Foreman et Evander Ev Holyfield En toute humilité, je ne le sais pas Mais visiblement, ce sont des boxeurs oui. Voilà, c'est avec un télescope ou... un, un télescope Non, un télescope Un télescope, mais il y avait de l'idée quand même bien sûr pour regarder dans l'espace Ou une lunette astronomique qu'on peut observer les états Étoiles. Enfin Helsinki, alors il va falloir remonter un tout petit peu de la Hongrie et aller jusqu'à la Finlande, puisque c'est là qu'elle se ah situe, oui. <rire> voilà, vous avez... Finlandais. vous avez tout de même 10 bonnes réponses, c'est un excellent score et c'est le score à battre désormais pour pouvoir gagner le séjour pour 4 personnes à Disneyland Paris. On vous retrouvera en fin d'heure, peut-être, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Dans un premier temps, en tout cas, on vous offre une montre RTL. Merci, Maël Merci beaucoup Bon, vous envoyez votre photo avec le hashtag Quiz. Le prochain candidat, on va le choisir sur les réseaux sociaux. Ça marche sur Twitter, ça marche sur Facebook. On revient sur RTL en direct après ça. Vulcania Papa, c'est vrai qu'il y a des volcans sous la mer Euh, Oui, sûrement. Et quand ils explosent, ça fait des bulles Alors là, écoute, si on allait au parc Vulcania... Nouveau en 2016, Abyss Explorer, embarqué à la découverte des volcans sous-marins. Vulcania en Auvergne, partez en exploration. Offre séjour, votre deuxième nuit à moins 50%. Conditions sur vulcania.com Vous êtes Marie Marie qui va à Marseille Oui, oui, vous êtes bien Paul Oui, oui, montez vite, vous allez être trempé.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 Monsieur l'ogre chez Monsieur Bricolage. Ouh là là, vous avez besoin d'un coup de main. Oui, c'est décidé. J'installe l'eau courante dans ma grotte. <rire> Mais ça, c'est une bonne idée. Pour raccorder votre plomberie, je vous propose le tube de 25 mètres PER gainé, diamètre 16 à 12,90 Idéal pour installer les robinets, douche, binoire. 12,90 ça sent bon la super affaire. <rire> Alors justement, en parlant d'odeur... Comment Rien. Quoi Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Participant sur monsieurbricolage.fr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 Et tous les matins entre 9h15 et, et 11h, le grand quiz de l'été, auquel vous participez en jouant maintenant au 30 de 10. Simon N. Garfunkel, Mrs. Robinson sur RTL. du film Le Lauréat sorti dans les années 60 avec Dustin Hoffman qui avait été utilisé avec d'autres extraits de films dans un film qui s'appelait La, La Classe Américaine, un film qui avait été fait par le réalisateur Michel Azanavissus et Dominique Mesret où en fait le principe était de reprendre des vraies images de films, d'utiliser les vrais comédiens de doublage français mais dans une histoire complètement farfelue et je vous en parle ce matin parce qu'on a appris le décès de cet ami qui s'appelle Dominique Mezrette et, et, et je l'embrasse ainsi que sa famille. C'est RTL 10h19 le grand quiz de l'équipe sur RTL. Et, est-ce qu'elle n'aurait pas choisi une petite photo avec le hashtag RTL Quiz, la Caroline Diamant qui se trouve à côté de moi Tout à fait, elle a choisi une, une petite photo, une jolie photo. Garçon ou fille Garçon. Comme par hasard <rire> bah, Oh, c'est pas vrai, vous êtes mauvaise langue, je vous signale que... <rire> <rire> y a-t-il plus cafardeux que la musique de Love Story Oui, c'est vrai <rire> Merci beaucoup Pour le début d'une histoire d'amour Celle que je vais commencer immédiatement Avec Michael. Michael qui nous a envoyé une jolie photo De lui Dans un placard Alors, non, n'est pas. En... Non, attention Il n'est pas enfermé par son grand-père depuis Oh non. ans Il est juste dans un placard En train de tirer des câbles Parce qu'il est électricien, me trompais-je Michael C'est bien ça Bonjour Caroline, bonjour. bonjour Bruno Bonjour, bonjour oh, je suis content que vous êtes de chez moi Ben c'est ça Euh, J'étais vous voir à Saint-Jean dangély oui Ah ben écoutez, ça fait plaisir, il est droyant au Charente-Maritime. Alors très bien pour Michael, mais je ne savais pas du tout que vous étiez droyant. Eh ben vous savez, je suis pas droyant, je suis de Saint-Jean dangély ce qui est pas très loin, ça a une quarantaine de kilomètres. Vous allez me découvrir au fur et à mesure que je ne peux pas tout vous livrer maintenant, vraiment. <rire> moi, vous savez, je commence par le bas, je finis oui. par le haut. Oui, et je inversement. sais, On me l'a dit. Ah <rire> oh, vous savez, une carrière, ça se construit. Euh, bon, alors, euh, au lieu de dérouler du câble, donc vous vous en tirez, Michael, et vous allez jouer avec moi. Je vais vous poser des questions Auxquelles j'attends des réponses D'accord oui. Et euh, auxquelles j'attends euh, plus de 10 bonnes réponses Pour que vous puissiez gagner ce séjour à Disneyland Paris Que l'on vous offre ce matin D'accord On C'est moi qui vous les pose Est-ce que vous êtes prêts on y va Si vous ne savez pas vous passer Top chrono Quel dessert est fait de parasites de lait et d'œuf Parasites et d'œuf Si vous ne savez pas vous passer On passe Quel personnage de bande dessinée tire plus vite que son ombre Luc Luc A quel prénom français correspond le prénom espagnol Carlotta Charlotte Sur quel organe sont situées les papilles gustatives Sur le pompon des marins français est bleu, vrai ou faux Faux Dans quel océan ai-je les pieds si je me baigne à Copacabana Euh, dans quel océan Ouais. Euh, non, Pacifique. Quel arbre méditerranéen est symbole de paix Olivier. Quelle est la nationalité de l'acteur Benoît Poulvorde l. Que signifie le sigle RTL euh, Je passe. Combien y a-t-il de chiffres sur un clavier de téléphone 9. Quel constructeur automobile français a pour logo un lion redressé sur ses pattes Quelle est la formule chimique du dioxyde de carbone euh, H2O Au cinéma, dans quelle saga rencontre-t-on Gollum Mon précieux Et vous passez Mais vous ne pouvez pas passer Wars, ouais. sûr. Mais non, ce pas Star Wars non, non plus, non, non. <rire> ah, Et vous savez quoi Il y a un vieil adage qui dit « Quand ça veut pas, ça veut pas » C'est le seigneur des anneaux Mon précieux je le fais bien, Boyloum. Ah oui, fait... Ça s'appelle un physique de radio. Vous êtes aidé, oui, par votre déguisement. Oui, oui. Euh, ça va bien se passer cet été. Bon, alors, on va s'aimer. Bon, Caroline, alors, on revient sur les réponses de notre ami Michael. Alors, un de mes desserts préférés, euh, le nom vous a échappé, c'est fait de pain rassis, de lait et d'œuf. C'est le pain perdu, c'est délicieux. Perdu, ouais. Vous êtes de quelle école Vous le mangez qu'en dessert Parce que je sais qu'en Bourgogne, notamment, on peut mettre du sel dessus et le manger en entrée avec une salade. Non, moi, vous ne me mélangez pas le sel et le sucre, d'accord très bien. Moi, je problème. choisis un clan et je m'y tiens, bah, visiblement, vous avez choisi le clan du sucre. <rire> Il est vache. Oh là là là là là là, comment je vais verser du sel dans son café à ce connard demain <rire> C'est pas grave Moi, je me disais, tout va bien aller, on va s'entendre, on va s'aimer. Il en a décidé autrement, il a scellé son destin. Qui puis-je, en tout cas pour l'été Bon, alors, la suite Alors, bah c'est l'océan Atlantique euh, qui euh, oui. qui vous permet de vous baigner à Copa Cabana. Et alors, RTL, vous l'écoutez, je sais que vous l'écoutez certainement avec assiduité, mais vous ne vous interrogez pas sur la signification de l'acronyme. C'est Radio Télévision Luxembourg. Et ah oui. alors, combien y a-t-il de chiffres sur un clavier de téléphone vous vous dites, il y a 9 chiffres. Mais non, il y, a 12. Il y en a... à ah, 12 <rire> ah, non, non, non, Attendez, non, non, attendez moi moment, ça m'intéresse. Y vous rajouteriez quoi, en fait de, <rire> Entre 0 et 9, 10, vous, vous mettriez quoi comme chiffre <rire> un, petit, euh, un petit... Un bis, un petit... Euh... Non, il y en a 10. Je vous taquine euh, parce que je connais votre visage et je sens que vous êtes sympathique. Alors, la formule chimique du dioxyde de carbone, on en parle beaucoup, c'est le CO2. Et sachez... Sachez que le... <rire> que le H2O... C'est l'eau que vous buvez ou celle que vous tirez de temps en temps. Michael, Merci. vous avez cette bonne réponse. Et on va vous offrir une montre RTL Puisque Maël a eu 10 bonnes réponses tout à l'heure Et ce ne sera pas suffisant, on vous embrasse Merci à vous aussi Le temps Merci. pour moi de Bonne faire journée. un gros câlin à Caroline Diamant Que les gens ne prennent pas tout ça au premier degré ah On ouais, s'aime beaucoup, vraiment Regardez-le, ça y est, il veut se réconcilier Mais bien sûr Non, non, rivière de diamant, boîte de chocolat On ouais. se réconcilie pas comme ça bah, mais... Vous savez quoi, chouquette alors, on va <rire> revenir sur RTL, bougez pas RTL RTL Autour du Monde Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka. Tous les jours de l'été dans RTL Autour du Monde, nous vous emmenons à la découverte de ce que la France et le monde comptent de plus incroyable. Recettes improbables, animaux inconnus aux coutumes déroutantes, c'est toute une équipe d'experts insolites RTL qui vous promet un été aussi étonnant que fascinant. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange. RTL Autour du Monde. Aujourd'hui à partir de 15h. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je vous mets au jus. Allô. Pas à l'eau, au jus, patron. En ce moment, pendant les jours XXL chez Lidl, le jus d'orange Vitafit à 1,5 litres plus 33% gratuit est à 1,09€ les 2 litres. 2 litres de jus d'orange à 1,09€ chez Lidl Oui, patron, 55 centimes le litre et 100% de tonnerre en fruits. Du bruit Et comment que ça va faire du bruit C'est ça, du bruit. Ah, on est mal, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Maxime, Maxime. Maxime, tu peux sortir de sous le lit, s'il te plaît? Allez, on, on, doit y aller, mon chéri. Oh non, j'ai pas fini mon dessin animé. Plus de 3000 chambres familiales, 3 à 4 personnes, tout confort, partout en France. B&B Hôtel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et avec les B&B Break et Early B&B, profitez d'offres allant de moins 15 à moins 20% sur tous vos séjours des week-ends et vacances. Voir conditions sur hôtelbébé.com.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 Bruno Guillon, Caroline Diamant Le grand quiz de l'été sur RTL On joue toujours au 3210 ou alors euh, RTL par SMS au 74 900 et vous allez écouter quelqu'un qui me ressemble mais qui elle sait chanter c'est Adèle <rire> et on l'aime sur RTL Troisième extrait du nouvel album d'Adèle sur RTL. C'était 25. RTL, le grand quiz de l'été. les jours le grand quiz de l'été sur RTL va vous permettre de jouer, vous avez une minute à nous accorder, vous pouvez gagner des séjours à Disneyland Paris, vous pouvez gagner 1000 euros cash Trois possibilités pour vous inscrire RTL que vous appelez au 3210, RTL que vous écrivez et que vous envoyez par SMS au 74900 ou bien RTL que vous tweetez que vous facebookez avec le hashtag RTL quiz un seul Z au mot quiz s'il vous plaît, on va appeler quelqu'un Caroline, on va partir ce matin par quelqu'un qui s'est inscrit euh, via SMS. Quand vous envoyez RTL au 74 900, peut-être que la personne s'est inscrite ce matin ou hier, oui, hier. qu'on garde vos SMS. Hein. Donc, ah bah là, ce oui, matin, vous l'envoyez. Bah oui, bien sûr. Nous, le but, c'est de vous appeler n'importe quand. Allô. Bonjour. Ah. Vous êtes sur la messagerie Orange de Angélique Veuillez laisser votre message après le beat. Et c'est pour ça aussi qu'on appelle en direct. Angélique, c'était Caroline, c'était Bruno, vous étiez en direct sur RTL. Nous vous appelions pour le grand quiz de l'été. J'espère avoir l'occasion de vous retrouver d'ici la fin de cet été pour tenter de vous offrir des six jours à Disneyland Paris. L'avantage, c'est comme vous êtes nombreux à jouer et. On en a d'autres sous le coude Oh bah là, attendez, c'est le botin que nous avons. <rire> Et là aussi, inscription oui. par SMS. Allô Maxime Oui Bonjour, bienvenue sur RTL. Formidable. Vous êtes avec Caroline Diamant, <rire> je m'appelle Bruno, on va vous faire jouer, on va tenter de vous faire gagner des choses ce matin. Nickel. M Maxime, vous avez quel âge Vous faites quoi dans la vie Alors, 34 ans et je suis caviste. Ah, ah voilà. voilà Durée de vie, 36 ans. <rire> je Potence, potentiellement. Bon, alors, caviste. En ce moment, conseil pour les auditeurs d'Hertel, avec modération certes, mais quel vin conseillez-vous là quand il fait une température un peu estivale, qu'on est entre amis euh, au soir devant un barbecue Ah bah un petit rouge léger, un peu de fruits, un peu de fraîcheur Et ben bah voilà, bah très bien Et ben écoutez, voilà, on va s'y mettre, très bien Maxime. Oui, avec un petit feu d'artifice Oui, c'est vrai Exactement. ça Et il n'y a pas de double sens, c'est oui. ce que je dis J'avais bien <rire> compris Vous habitez le Kremlin-Bicêtre, Maxime Vous allez écouter Caroline, elle va vous poser des questions En une minute, ce que j'attends de vous, c'est que vous lui donniez un maximum de bonnes réponses Le record à battre pour cette deuxième heure C'est celui détenu par Maël Exactement 10 bonnes réponses Et en plus, Maxime, en plus du séjour à Disneyland Paris pour 4 personnes si ces 10 bonnes réponses, vous me les donnez d'affilée, ouais. je rajoute 1000 euros. Eh allons-y. Maxime, vous voulez y aller, on y va. Caroline, c'est parti. Quel festival débute aujourd'hui à La Rochelle Euh... Ah, je passe. Selon l'expression, que casse-t-on sur le dos de quelqu'un lorsqu'on en dit du mal Du sucre. De qui le chanteur aime est-il le fils Louis Chédide. Quel ministère trouve ton place Beauvau euh... Ah, je passe. Quel fleuve arrose Toulouse La Gironde. Que signifie le R de GR lorsque l'on parle d'un chemin euh, Randonnée. Quel chanteur a récemment consacré un album entier à des reprises de Barbara Je passe. Quel footballeur a dit « la roue tourne, va tourner euh, » Franck Ribéry. Dans le dessin animé, Rookie est un chien, mais quel animal est rox Un renard. Que signifie le D de PDG Directeur. La 5ème République a été instaurée en 68. Vrai ou faux Vrai. Qui présente l'émission en quête exclusive sur M6 Je passe. C'est Bernard de la Ville. Ah oui cher Bernard depuis 2005 bon alors avant de comptabiliser vos bonnes réponses on va revenir, c'est l'autre côté sadique avec Caroline, on revient sur les mauvaises <rire> ah bah oui, c'est pas drôle quand je parlais bien. de ma région, la Charente-Maritime, alors forcément quand vous trouvez pas le nom des francopholies de La Rochelle euh, hommage à ah Jean-Louis y... Foulquier qui les oui. a trouvés bien sûr, hein, ce bon vieux Jean-Louis euh, Francopholie qui débute aujourd'hui bon, vous avez passé sur la place Beauvau, on y trouve le ministère de l'intérieur vous m'avez placé C'est la Gironde pour le fleuve qui arrive. C'est la rôlé. Garonne. Bah, la Garonne, bien sûr. Quel chanteur a récemment consacré un album entier à des reprises de Barbara C'est Patrick Bruel. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Eh, le dernier Bruel, c'est. <rire> En tout cas, le concert est magnifique. Mais bien sûr, mais j'adore Patrick. Je le dis avec beaucoup, aussi, euh, il Patrick. est extraordinaire. Euh, et donc, la 5ème République, euh, vous m'avez dit qu'elle avait été instaurée en 68. C'est 10 ans avant, c'était en 1958. Bon, Maxime, il fallait faire au moins 10 bonnes réponses. Et vous en avez 6. Ah, bon, et bah ben. tant pis. On vous offre une montre RTL. Merci. On vous souhaite de passer une belle journée dans votre cave du côté du Kremlin-Bicêtre. Au revoir, Maxime. Merci, au revoir. Bel été sur RTL. Vous restez sur RTL, vous jouez avec nous au 3210 ou RTL au 74900. On va vous appeler là en direct juste après ça. RTL. Quel est votre signe de retour sur RTL Christine Haas et Laetitia Mallet. Avec Laetitia, nous vous attendons pour poser vos questions. Inscrivez-vous pour participer à l'émission en nous écrivant à astro2016.rtl.fr. Quel est votre signe Sur RTL. Nous vous attendons tous les soirs de 20h à 22h.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 le grand quiz de l'été Caroline Diamant, Bruno Guillon et nous sommes en train de choisir quelqu'un que nous allons appeler dans quelques minutes en direct pour tenter de vous offrir un séjour à Disneyland Paris pour euh, 4 personnes ou un chèque de 1000 euros pour l'instant, allons faire un tour sous les jupes des filles non <rire> <rire> voici à la Souchon, pas les images <rire> pupille, les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes voir sous les jupes Des filles Et la vie tout entière Absorbée par cette affaire Par ce jeu de dupes Voir sous les jupes Des filles Elles Très fières Sur leurs escabeaux en l'air Regarde méprisant Et laissant le vent Tout faire Elles Dans le soir, la faiblesse des hommes, elle sait que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur roi léger. On en fait beaucoup, se pencher d'ordre son cou pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil. Toutes les guerres avec les deuils La mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves Si parfois ça les gêne qu'elles veulent pas Garde leur qui bolent, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les ballons, les bières, les kmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfas, bleu, blanc-rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras... Fiers, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout Elle dans le grave La faiblesse des hommes Elles savent que la seule chose qui tourne sur terre C'est leur robe légère Rétine et pupille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 vous écoutez RTL, vous pouvez voir RTL également sur RTL.fr, comme ça vous comprendrez mon éclat de rire au début de cette chanson d'Ala Souchon sous les jupes des filles qui était élégamment mimée par Caroline Diamant. Si vous devez mimer chaque chanson, je ne passerai pas Christophe Bay, il est où le bonheur? Oh, non, elle aurait pu s'appeler L'origine du monde Sa chanson Vous en vrai. sortez bien Allez vous écoutez RTL Le grand quiz de l'été Caroline Diamant Bruno Guillon Sur RTL Et quel plaisir De vous accompagner Tous les jours Tout au long de cet été Voilà on va être là Entre 9h15 et 11h Passez faire un tour à l'occasion En nous appelant Vous appelez RTL Au 3210 Vous envoyez RTL Par SMS Au 74900 Il euh, y a le hashtag RTL quiz Nous sommes en top tweet France ce matin Ce qui veut dire que c'est des sujets dont on parle le plus dans la tweetosphère hashtag RTL quiz merci à vous on joue avec, euh, avec quelqu'un qui a envoyé un sms je crois Caroline que vous allez appeler en direct elle a voulu utiliser toutes les chances donc elle a envoyé un sms et en plus elle a appelé ah. et nous on était en train de lui rendre la politesse en appelant chez elle et j'espère qu'elle est restée avec tous ses efforts je pense qu'elle va répondre pour nous joindre ah bah oui forcément en plus elle a un ravissant prénom allô, allô oui Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Manon. Vous êtes sur RTL. N'ayez pas peur. Manon Allô Ah oui, alors on peut avoir aussi le problème de réseau. Ça c'est De toute façon, on va faire toutes les choses qui vous prouvent que nous sommes en direct. Alors, c'est... Oui, Manon, oui. levez les oui. main, <rire> montez sur le toit de la maison ou de la voiture, Voilà. écartez les bras pour faire antenne, nous avons besoin <rire> de vous pendant une minute. Oui, oui. Allô, Oxo, ici la Terre Oui. Bon, Manon, tout va bien Très bien, vous ne nous appelez pas d'un fixe visiblement Est-ce que je peux vous non. demander quelle est votre profession, Manon Je suis factrice ah. Factrice, et vous, vous habitez où euh, À Blain, à côté de Nantes D'accord Très bien Et donc, euh, là, vous êtes sur votre vélo ou vous êtes euh, en intérieur En voiture. En voiture. En voiture. <rire> ouais. Bon, Manon, tant que ça capte, vous savez quoi Je vais vous poser les questions qui vont vous permettre de gagner un séjour à Disneyland Paris. Ou peut-être même 1000 euros cash. Pour ça, il faut enchaîner un maximum de bonnes réponses. Si vous ne savez pas, vous passez. C'est moi qui vous pose les questions. Est-ce que vous êtes prête, Manon Oui. Eh bien nous oui. sommes partis Quel célèbre surfeur incarné par Jean Dujardin reviendra sur les écrans à la fin de l'année euh, Brice Denis À quel jour de la semaine correspond l'adjectif dominical euh, Dimanche Quel aliment fabrique-t-on avec une baratte Du beurre Dans quelle discipline sportive s'illustre Teddy Riner euh, Judo Dans Harry Potter, sur quoi les apprentis sorciers jouent-ils au Quidditch Euh, un ballet. Quelle ville fictive américaine est défendue par Batman Euh, passe. Quelle est la fleur la plus cultivée en Hollande Euh, coquelicot. Non, que qu que... quel océan sépare l'Afrique et l'Océanie Euh, passe. Qui a écrit le roman « J'irai cracher sur vos tombes » Euh, passe. À partir de quel lait fabrique-t-on le roquefort Euh, chèvre. Dans quelle ville d'Égypte fut fondée. Quelle ville fut fondée par Alexandre le Grand Passe. Combien font 9 x 7 euh... 63. Oui, allez, je vous le prends le 63 parce que j'ai un peu bafouillé sur le dans quelle ville d'Égypte. Euh, la réponse était dans la question. Alexandre le Grand, Alexandrie. Oh. Ah ouais. Alexandre. Ouais. Ouais. <rire> siłem du pont Chorégraphie de Caroline Diamant dans les studios d'RTL. Je vous invite vraiment à suivre cette émission sur rtl.fr. Il euh, y a le petit bonus hein, de l'image. Bon, Caroline, oui, on euh, revient sur les différentes réponses de Manon, si vous le voulez bien. Écoutez, oui. j'ai vibré avec Manon parce qu'elle a enchaîné vraiment cinq bonnes réponses d'affilée. Je me suis dit, ça y est, ça y est, on va avoir les 1000 euros. Et puis, euh, malheureusement, Gotham City, la ville fictive américaine de Batman. Oui. D'ailleurs, vous savez que les habitants de New York surnomment aussi New York, parfois Gotham City, en plus de Big Apple. C'est vrai Oui, je vais, je vais donner comme ça des choses, tu vois, ça fait culturel, mais tout est écrit sur une fiche. Hein, mais je le vends comme si c'était moi qui le savais, et comme mes parents écoutent cette émission, ils sont très très fiers. Ah non, mais vous l'avez enfin, vendu parfaitement. Mais je, je sais, j'étais je, je, je pendu à vos lèvres. Bon, Au serai... moment où vous m'entendez dire 12, c'est que c'est le numéro en bas de la page, hein. ça n'a rien à voir avec... Alors l'océan qui sépare l'Afrique de l'Océanie, c'est l'océan Indien. Enfin, le merveilleux auteur de J'irai cracher sur vos tombes est Boris Vian. C'est un roman paru en 1946. Et ce n'est pas à partir de lait de brebis qu'on fabrique le Roquefort. Si, c'est à partir du lait de brebis. Ce n'est pas à partir de lait de chèvre qu'on voilà. fabrique le Roquefort, mais c'est à partir de lait de brebis. Je sais, nous sommes en direct et je me reprends quand même. <rire> on est connasse à vie ou on ne l'est pas. Cette bonne réponse, Manon. OK. Bon, oui, je sens un petit non, peu de déception, ben... ce sera pas assez pour le séjour à Disneyland Paris, j'en suis désolé mais on va oui, vous offrir une montre RTL, d'accord Manon Ok On vous embrasse, merci. la tournée continue à bord de votre oui. véhicule jaune Manon, bonne journée oui. Bonne Et journée merci. Manon oui. Vous écoutez RTL, on va avoir le temps de faire un autre questionnaire pour bah, faire mieux que Maëlle quand même qui a fait 10 bonnes réponses tout à l'heure Vous vous sentez capable, bah, ça peut être vous là, 3210, vous appelez le standard RTL, RTL au 74 900, on va jouer dans quelques secondes sur la première radio de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 Je suis la carte de fidélité Castorama et avec mes copines de l'Espace Carte, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à les réaliser, n'est-ce pas les filles Oui Alors demain et jusqu'à dimanche, vos euros dépensés comptent double avec la carte Castorama. Comme ça, vous bénéficiez deux fois plus vite de votre remise fidélité de 10 à valoir sur un prochain achat. Et Castorama est ouvert le 14 juillet, donc c'est le moment de fond fa... oh, oh les filles, on oh, vient me chercher. Voir conditions en magasin sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts le 14 juillet sur notre site. Ah Ouba, Ouba, hop. Tu t'es vu quand t'as lu? Cet été, les BD de tes héros préférés, c'est un vrai cadeau. Gaston Lagaffe, mon frère. Boulébi, les Strouf, c'est Strouf, c'est Schtroumpf Spirou et Fantasio, Lucky Luke, ah, vrai c'est toi, et plein d'autres personnages. Cet été, la BD à 3,90€, c'est cadeau. Tu t'es vu quand t'as lu? En partenariat avec RTL. Chez Intermarché, les promos coulent à flot Pour l'achat d'un pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de minérale Vitel à 2,58€, le deuxième est gratuit Oui, le deuxième est gratuit, mais c'est seulement jusqu'au 24 juillet Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 14 centimes le litre au lot au lieu de 29 centimes le litre. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. RTL, le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Et nous allons jouer ensemble en direct dans quelques minutes. Mais pour l'instant, Caroline m'avait confié en antenne, je fais un moonwalk comme personne. Je vous invite à vous connecter sur RTL.fr. Caroline, vous êtes en direct sur le net et j'ai la musique qu'il faut pour que vous fassiez votre moonwalk. Voici Michael Jackson. Michael Jackson, sur la première radio de France à l'instant. Smooth Criminal Le Grand Fils de l'été sur RTL, Bruno Guillon Caroline Diamant on va avoir le temps de jouer une dernière fois pour tenter d'offrir un séjour à Disneyland Paris pour 4 personnes. Tout l'été, ça va être comme ça. Il y a également des chèques de 1000 euros cash. Que me vaut cette hilarité, euh, Caroline Je suis contente d'être là, je suis contente d'être avec vous, je suis contente d'être sur RTL, je suis contente d'être en été. Je suis contente. Y Bref, pour... vous êtes contente. Mais oui, je, Et je suis contente. Vous content. savez quoi Ça a côté contagieux. Tout le monde est heureux, du coup. <rire> J'espère que l'auditrice que nous allons appeler maintenant le sera également puisque ce sera notre dernière participante ce matin, car oui, il s'agit d'une fille. Donc si vous êtes de sexe féminin et que votre téléphone sonne chez vous maintenant, il y a de grandes chances que vous vous retrouviez en direct avec nous sur l'antenne d'RT. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Léa, mais je ne suis pas disponible. Alors, laissez-moi un petit message, je vous rappellerai au revoir. C'est le Alors, principe de cette à la fin émission. De votre message. Mais néanmoins, y c'est surprenant des parce que je pensais qu'on appelait une Valérie. Ouais, mais vous savez, après. Et, euh... et elle change de prénom, euh, j'espère que nous n'avons pas appelé une escorte. Léa, Valérie, <rire> qui que vous soyez vous avez voulu jouer avec nous sur RTL j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer avec vous qu'à tienne on va passer un dernier coup de fil avant de peut-être reprendre Maël qui a eu 10 bonnes réponses tout à l'heure et nous appelons Philippe ah, pour le grand quiz de l'été nous partons dans la Marne me semble-t-il Allô, Philippe oui Philippe, bienvenue, vous êtes sur RTL, je m'appelle Bruno, j'ai la sublime Caroline Diamant à mes côtés. Est-ce que vous avez une minute à nous accorder pour tenter de jouer avec nous Oh bah oui Bon, oui. très bien. Bon Philippe, vous bon faites Philippe. quoi dans la vie Je suis ouvrier viticole. Décidément cette émission tourne autour ou oui. du de vin depuis. Oui, oui j'ai l'impression qu'il y a une petite thématique <rire> euh, alcoolisée. Ça sent le bouchon <rire> Philippe, vous avez quel âge 54. Et alors du coup, euh, dans la marne, on est sur, euh, sur quel cépage, sur quel type de vin Oh bah champagne Champagne, bien sûr. Champagne. Oh bah oui. Eh bien avant de faire péter le bouton de champagne, comme on dit communément, il va falloir gagner. Et pour gagner, il va falloir enchaîner les bonnes réponses aux questions qu'on va vous poser. Euh, Caroline Diamant, il faut 10 bonnes réponses minimum pour espérer gagner le séjour à Disney. Et ces réponses, si vous les enchaînez sans aucune erreur, en plus, vous gagnez 1000 euros. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. Philippe, c'est parti. Quel est le prénom de l'actuelle reine d'Angleterre Elisabeth Quel oiseau est attiré par tout ce qui brille Une pie Comment s'appelle la marionnette du ventriloque Jeff Panaclock Je passe Dans quel pays les joueurs de rugby sont-ils appelés les pumas euh, Argentine Quel est l'instrument de prédilection d'Elton John euh, Piano Dans quel jeu de culture générale gagne-t-on des camemberts Je passe Quel alcool ou sorbet alcoolisé est servi en milieu de repas euh, Le trou champenois Qui a, des... a, tri... a décrypté les hiéroglyphes Je passe. De quelle couleur sont les coquelicots Rouge. Au large de quel pays se situe la grande barrière de corail Chine. À quel genre cinématographique est consacré le festival de Cognac euh, Je passe. Quelle est la profession de Tintin Reporter. Qui est pour moi la fille de mon frère La fille de mon frère ben, euh, Je passe. Bah, ma nièce euh... c'est nièce ah oui, on va mettre ça sur vrai. le coup du stress euh, Philippe ouais. Alors euh, Caroline a rigolé sur le trou que vous avez ah dit non. le trou champenois mais je l'accepte on attendait le trou normand mais c'est vrai que Ah, oui, nous, bon. le trou ah bah, moi voilà. je connais qu'une sorte de trou excusez-moi c'est le trou normand Mais non parce ah que, bah, que par exemple y dure pas, en tout chez cas. moi on fait le trou charenté, mais avec du pinot des charentes et du sort de ah Blanc, par exemple et eh oui je croyais que c'était vraiment une spécialité normande Et non chaque région a son trou D'accord Bienvenue chez Caroline il est temps que cette émission se termine bon alors euh, la marionnette du ventriloque Jeff Panaclock c'est Jean-Marc euh, Philippe euh, vous avez passé sur ce jeu de culture générale où on gagne des camemberts le trivial poursuite inventé par et deux on... québécois en 1979 ils sont devenus tous les deux multimilliardaires euh, vous avez passé sur la personne qui a décrypté les hiéroglyphes il s'agissait de ce bon vieux champollion d'accord vous m'avez ah. mis la grande barrière de corail au large de la Chine on va la mettre au large de l'Australie comme ça tout le monde sera content oh, pardon. et euh, c'est le fait festival du film Policier que l'on retrouve à Cognac et qui a lieu au début du mois de juillet. Philippe, combien de bonnes réponses J'en annonce ce 7. Ce sera hélas insuffisant pour repartir avec le séjour à Disney, mais je vous offre une montre RTL, je vous embrasse. Et puis une photo délicatée de vous deux, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Au revoir Philippe. Ah ben, au revoir, Je vous remercie, Philippe. bonne journée. Mel Mel a joué avec nous en début d'heure, et c'est gagné Mel, séjour à Disney. <rire> Avec 10 bonnes réponses. Merci Séjour à 10, de Paris. Vous partez avec 3 personnes, c'est pour quatre. Il y aura là-bas la fête givrée de la Reine des Neiges, le nouveau spectacle, et puis Mickey, le magicien. D'accord, Maël Merci beaucoup. On vous embrasse. Passez une belle journée. Merci, bonne journée. Bravo, félicitations. Caroline, je vous embrasse, je vous dis à demain.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 Laurent Deutsch au fil des rues, sa chronique sur RTL. Laurent Deutsch, fin connaisseur de la capitale, vous invite à découvrir au fil de l'été les rues et les artères de Paris. Une découverte insolite, surprenante et une invitation au voyage à travers l'histoire de France. En attendant la sortie de Métronome 2, début septembre, retrouvez la chronique de Laurent Deutsch au fil des rues, tous les jours à 6 h 5 9h10 et 13 h 5 sur RTL. RTL. RTL, il est 11h. Les infos avec Arnaud Touche. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. C'est un avis qui était très attendu. L'avocat général de la Cour de justice européenne conclut que le licenciement d'une employée d'une société informatique en 2009, qui avait refusé de retirer son voile lors d'une visite chez des clients, constitue bien une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions. L'employé avait été débouté en première instance et avait saisi la Cour de cassation française. Elle-même avait fait appel à la Cour de justice de l'Union européenne. Et bien, Les juges de la Cour européenne de justice peuvent ou non suivre l'avis de l'avocat général. La décision définitive sera rendue a priori cet automne. Le tribunal administratif de Versailles va examiner aujourd'hui un recours de Salah Deslam contre le dispositif de vidéosurveillance permanent dans sa cellule. Une caméra autorisée par un arrêté du gouvernement, mais qui constitue une atteinte à ses droits fondamentaux. C'est ce que déclare son avocat. Salah Deslam demande à la justice de prendre des mesures d'urgence pour mettre un terme à cette surveillance. Décision inattendue. Aujourd'hui publiée au journal officiel, une médaille nationale de reconnaissance vient d'être pour manifester l'hommage de la nation aux victimes du terrorisme pour des faits survenus depuis le 1er janvier 2006. Cette médaille sera attribuée par décret du Président de la République. Elle pourra également être décernée à titre posthume. La décoration, la décoration représentera une fleur à cinq pétales marqués de raies blanche pour rappeler la couleur du ruban et chargée de cinq épis de feuilles d'olivier pour symboliser la valeur de la paix au sein de la République. Il est inconnu du grand public mais indispensable au Président. Son coiffeur attitré, le, le coiffeur de François Hollande, 9 895 euros mensuels et ce depuis le 16 mai 2012 révélation du canard enchaîné aujourd'hui un coiffeur qui doit être disponible 24 heures sur 24 et bien c'est la question des auditeurs de rtl midi le président a-t-il le droit d'avoir un coiffeur attitré vous pouvez voter sur